Gérard, je dois m'entretenir avec vous à la requête de mon patron. Venez dans mon bureau. Qu'est ce que j'ai fait? Quelqu'un m'a blâmé pour quelque chose? Je ne vois vraiment pas en quoi j'ai pu causer des problèmes à quelqu'un. Je fais mon travail comme vous et me le demandez. Et... Euh, non, Gérard, non, non, rien de tel. Rassurez vous. Au contraire, nous sommes très fiers de vous avoir dans notre équipe. Vous êtes un de nos meilleurs atouts. Ouf. J'avais tout de suite imaginé que le patron vous avait chargé de faire de la salle besogne, de me réprimander ou, puis encore, de me jeter à la porte. Qu'allez-vous imaginer? Il ne faut pas vous torturer de la sorte. Bon, revenons à nos moutons. Gérard, vous avez déjà, à votre actif, plusieurs années de service au sein de la GRC. Il est donc logique de... 15 pour être exact. Quinze ans de service, en effet. C'est une belle carrière. Félicitations, Gérard. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'avancer N'avez-vous pas le désir de monter en grade Oh, vous savez, pour ce que ça vaut. Qu'entendez-vous par là Eh bien, pour commencer, je dois avouer que je ne possède pas toutes les compétences requises pour les grades de caporal, sergent, inspecteur. Mais vous avez les moyens de les développer, ces compétences C'est tout à fait à la portée de tout le monde Non, j'ai les deux pieds bien sur terre. Je ne vais pas Ik ben la tête. Je suis parfaitement conscient de mes capacités. Je ne suis qu'un simple gendarme. J'accomplis des tâches somme toute pas compliquées et routinières auxquelles je suis habitué. Je ne vois pas comment je pourrais dénicher assez d'exemples pour illustrer chacune des compétences listées sur le formulaire de demande de promotion. Je vais être honnête avec vous. Je ne me vois pas du tout, euh, mais alors pas du tout dans le rôle de chef, de leader, de meneur. Tout de même, sans pour autant viser un poste de gestionnaire, Gérard, n'avez-vous pas envie d'avancer plus haut? Certains pourraient dire que je manque d'ambition. Oui, ils auraient raison de le dire, euh, je ne suis pas très ambitieux. En outre, je déteste l'idée d'essuyer un refus. Je ne pourrais survivre à un échec professionnel, si par malheur. L'administratie n'approuvait pas, madame, de monter en grade. Non, je suis content de mon sort. On ne peut pas être chef tous. Il faut des gens au bas de l'échelle, comme moi. Avez-vous envisagé le point de vue de votre femme et de vos enfants? Vous ne croyez pas qu'ils seraient fiers de vous voir accepter de nouveaux défis? Ma famille est le pôle de mes préoccupations. Je ne la laisse manquer de rien. Je sais que ma femme et mes enfants sont fiers de moi, tout simple gendarme que je suis. D'ailleurs, si j'acceptais à d'autres responsabilités, je risquerais de négliger ma famille au profit de mon travail. Gérard, je vous assure que, tout comme vous, nos collègues sont des chefs de famille attentionnés et soucieux du bien-être de leur famille, tout en ayant une vie professionnelle bien remplie. Je vais bien vous croire maar je pense aussi aux heures supplémentaires. C'est bien simple. Je ne tiens pas à faire des heures supplémentaires sans être rémunéré. Vous savez de quoi je parle, Simone? Les gestionnaires doivent parfois passer plus de temps au travail, mais ils ne sont pas en mesure de réclamer un paiement. Alors que moi, simple gendarme, je suis payé pour les heures supplémentaires que je fais. Je compte sur ces heures supplémentaires pour mettre du beurre dans les épinards. J'espère que vous me comprenez. Bien, je ferai part de vos commentaires à mon patron. On va s'en tenir là pour le moment. Nous en rediscuterons dans, dans six mois. D'ici là, continuez de faire votre bon travail, Gérard.